Sort d'Halloween, la chasse aux bonbons est repartie, peut-être. C'est parti. Mmh. Mmh. Nous sommes h a l l o w e e n la chasse commence. Petit et grand, père, on va à la recherche de bonbons. Attention, faut pas trop manger, sinon, i l e les e n t s Et bonjour, tant pis, ça fait v r a i m e n t peur. Ha ha ha ha ha. Des citrouilles, des costumes, du maquille a g tout, ça me paraît bien, e f f r a y a n t Des chauves-souris, du sang, et bien plus que ça. Un, deux, trois, nous repartons sur nos pas. Attention, ne sonnez pas n'importe où. お repas sur nos c s a voilà le g r méchant loup. t o t o t o o u い、う。Nous voilà les i mais c'est pas encore fini. n a v g o i nous repartons à la chasse des bonbons.